Sallallahu alayhi wa sallam wa shara al-umwuri muhdasatuhaa wa kullu muhdasatin bid'ah, wa kullu bid'ahatin dalalah, wa kullu dalalatin fi l'nar, amma ba'd. Donc nous continuons Inch'Allah wa ta'baraka wa ta'ala, la biographie de nos savants rahimahum ta'ala. Aujourd'hui nous allons parler de la vie de Sheikh Nukbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahum ta'ala, ce so grand savant du Yéman. Donc son nom était al-Sheikh, al-Allama, al-Muhaddis, Muqbil, ibn-Hadi, son nom Muqbil, ibn-Qaidah, al-Hamdani, al-Wadidi, al-Khalali, qui faisait partie de la tribu appelée al-Rachid. Il est né aux alentours des années 1932. Il correspond à la nigérienne 1352. Cheikh Rahim a grandi orphelin, euh, c'est sa mère qui s'occupait de lui. Il a perdu son père lorsqu'il était très jeune, rahimahullah. Il a commencé à apprendre la science dans ce qu'il appelle le mekteb, euh, une sorte de bureau où Cheikh Rahim a commencé à apprendre bas la science, à apprendre à lire, à écrire, etc. Et euh Et dans ce Naktab où Sheikh Rahimallah enseignait, il n'y avait personne là-bas pour l'encourager à continuer ses études. Il s'est donc arrêté. Et Sheikh le Duhimane, Rahimallah, qu'il a perdu beaucoup de temps. Pourquoi Parce que contrairement aux autres savants dont on a fait la biographie, comme Sheikh l'Albani, Sheikh Ibn Mubaz, Sheikh Ibn Ataymin, Rahimallah al-Jami'a, euh, ils ont tous grandi dans une, dans une famille qui était pieuse, une famille où il y avait des gens de sciences. Le Cheikh Mubi Rahimallah, lui, c'était pas son cas. Il a grandi euh, dans un milieu où il y a beaucoup de chimites, autour de lui que des chimites, avec personne autour de lui qui puisse l'encourager, qui puisse le guider, qui puisse le conseiller dans son apprentissage de la science. Le Cheikh Rahimallah était, euh, était voué à lui-même. Ensuite, le Cheikh Rahimallah, a voyagé en Arabie Saoudite. Il a voyagé tout d'abord euh, dans la région de Najd, en Arabie. Il est resté là-bas quelques mois et ensuite il se dirigeait vers la Mecque. Et il assisté à des cours là-bas dans euh, Al-Majd al-Haram, dans la mosquée de la Mecque. Il a demandé à certaines personnes qui donnaient des cours là-bas à la Mecque, il leur a demandé de, les conseiller, de, le, de le conseiller sur les livres qui sont bien des livres euh, qu'il pourrait lire et qui lui seront profitables et on lui a conseillé Sahih al-Bukhari on lui a conseillé Boulog al-Maram Ariyad al-Saliheen on lui a conseillé également Feth al-Majid qui est une de Kitab al et Cheikh Rahim Allah de cette époque euh, était gardien dans un immeuble de la Mecque il a profité de ce travail qui a euh, comme par définition un gardien, il a beaucoup de temps libre. Il est là, il attend, c'est quelque chose, c'est un problème. Et Sheikh Rahimallah avait le temps de profiter de ses livres, de lire ses livres et euh, et d'apprendre tout ce qui contenait. Et Sheikh Rahimallah a beaucoup été touché par ses livres et notamment par le livre Faf'ul Majid qui parle du Tawheed car euh, dans la région Sheikh Rahimallah habita au Yémen, De euh, les gens adoraient autre qu'Allah les gens demandaient euh, invoquer des morts euh, les gens construisaient des, euh, des coupoles au dessus des tombes et demandaient le secours aux morts etc et Sheikh Rahimahullah a été touché par Feth al-Majid et s'est rendu compte de l'égarement dans lequel étaient euh, les gens de son village ensuite Sheikh Rahimahullah est revenu au Yémen et a commencé à, à redonner le bien et à interdire le mal il a vu les gens de son village qui il pour pour autre qu'Allah il euh, construisait au dessus des tombes et comme vous savez construire au dessus des tombes est interdit en islam le prophète comme cela était rapporté dans le salaire musulman amara butasouyat il kubur A que le paix soit sur a donné que l'on aplatisse les tombes dans d'autres hadiths aussi le prophète a averti dans d'autres hadiths a interdit de construire quoi que ce soit au dessus d'une tombe et d'autres hadiths qui sont venus où le prophète raison de salam a autorisé que l'on euh, que l'on fasse dépasser la tombe euh, et les savants ont expliqué que le, le pouvoir de l'essentiel -Sain a autorisé cela afin que les que les, que les tombes soient différenciées afin qu'elles soient reconnues, elles soient reconnues sur terre. Pourquoi Car il y a d'autres hadiths du -Sain qui indique de marcher sur les tombes ou de s'asseoir sur les tombes. Donc pour ne pour pour euh, que le musulman évite de tomber dans ce péché qui est de s'asseoir sur une tombe ou de marcher sur une tombe le prophète a autorisé d'élever un petit peu la tombe euh, afin qu'elle soit reconnue et à son retour au yamen, le sheikh a dû faire face au mépris des chiites et les chiites ont même dit on considéré que cheikh rahman allah avait changé sa religion et on dit celui qui change sa religion on le tue ils avaient menacé de mort cheikh rahman de même qu'ils sont partis euh, se plaindre à sa famille et nous et leur ont dit qu'il devait faire en sorte que cheikh muqbil arrête de d'appeler à, à la chose qu'il appelle à l'unité d'allah il faut qu'il arrête de dire aux gens de ne plus euh, euh, égorger pour autre qu'Allah, de ne plus invoquer autre qu'Allah. Sinon, euh, il sera euh, emprisonné. Et ainsi de suite, menace après menace. Ensuite, les chiites ont vu que toutes ces menaces n'avaient pas d'effet sur Shira, et ont donc décidé de le faire rentrer dans une école appelée al-Jam' al-Hadi. Une école appelée al-Hadi pour lui faire un lavage de cerveau on dit ce, ce jeune homme qui nous est venu qui nous a apporté une religion inconnue on va le mieux est de le faire entrer dans cette école afin de, de nettoyer afin de lui faire un lavage de cerveau et c'était une grosse épreuve pour Chir Rahim Allah et il le dit lui-même euh, il écoutait ou plutôt il, il était obligé d'assister au cours où, euh, où les professeurs Euh, se moquait des savants de l'islam Comme Ibn Khuzayyim euh, Lorsqu'il dit Qu'Allah est établi au-dessus de son trône Le professeur se moquait des savants Et Cheikh au contraire euh, Plus il écoutait ses cours Et plus il détestait Ses livres et plus se rendait compte De l'égarement de, euh, de ces personnes Et Cheikh Était rusé Et a demandé Euh, d'être transféré, euh, transféré dans la section de langue arabe. Sheikh Rahim Allah a demandé d'être transféré dans la section de langue arabe pour euh, y apprendre Al-Ajrumiyah et Qatar al-Nadam. Sheikh Rahim Allah a étudié l'arabe dans cette école et euh, a, a fini Al-Ajrumiyah et Qatar al-Nadam il a ré-étudié plusieurs fois à tel point que Sheikh Rahim Allah avait un très bon niveau en arabe. Donc il a pris de cette de cette école qui à la base était était pour lui faire un peu de cerveau Ouch Sheikh Rahim Allah, retourne la situation et on a pris a beaucoup appris de la langue Euh il y a des choses que Sheikh Rahim Allah a dit qu'il ne pouvait pas cacher comme le fait de prier euh, les mains baissées. Quand le vous savez, ne prie pas ne, ne met pas euh, ne puisse pas la main droite sur la main gauche sur la poitrine. On a bien. Il baisse le Et Cheikh Rahimallah savait que De poser sa main droite sur la main gauche Sur la poitrine euh, Fait partie de la sonnage du prophète Mais il ne pouvait pas l'appliquer à cette époque Ensuite Cheikh Rahimallah a, Est retourné à la Mecque Est retourné en Arabie Saoudite Et Il est parti euh, En Arabie à la Mecque Où il travaille le jour et étudie la nuit Cheikh Rahimallah travaille le jour et étudier la nuit. Ensuite, Al-Ma'had, euh, Al-Ma'kri, Ma'had al-Haram, donc Al-Ma'had al-Haram, ce sont des cours qui sont donnés à la mosquée de la Mecque, directement par les savants. Et à l'époque, la première fois que Cheikh Rahimallah était parti, euh, il y avait des cours à la mosquée, mais ce n'était pas organisé. Il n'y avait pas de cursus scolaire. Et lorsque Cheikh Rahimallah est retourné, Là, euh, le cursus scolaire à la mosquée de la Mecque a été ouvert. Donc Cheikh avec euh, plusieurs de, de ses compagnons ont euh, suivi, ont passé un examen et ont réussi pour entrer dans ce, dans ce cursus. Cheikh a énormément appris dans le majeet de la Mecque. C'est là-bas là où il a beaucoup appris, euh, où il a appris le plus de sciences. Ensuite, Sheikh Rahimallah est parti, après avoir suivi euh, le cursus scolaire dans la mosquée de la l'Amec, il est ensuite entré dans l'université islamique de Médine. Et il a choisi la section de la prêche et des bases de la religion. Et lorsque les vacances sont arrivées, Sheikh Rahimallah ne voulait pas perdre son temps. Et il a été affilié il a plus qu'on assimile à une autre section qui est couyate de charia Cheikh Rahim est entré où a été affilié dans la section de charia de la législation musulmane et Cheikh Rahim à la fin a eu les deux diplômes elle dit comme de coula de da'wa et des collèges de charia Cheikh Rahim Allah dit cela pour deux raisons, la première c'est pour apprendre le plus de sciences et la deuxième C'est euh, le fait que coulait le sharia, c'était pour lui une révision, pour ce qu'il avait appris dans l'année. Donc, Sheikh Rahimallah a fait une pierre de goût. Et en aucun cas, il n'a fait cela pour avoir les diplômes. Car Sheikh Rahimallah était connu on ne donner aucun... Euh, comment dire... on ne donner euh, aucune importance au diplômes. Sheikh Rahimallah, pour lui, euh, c'est la science qui compte, non pas le diplôme. Et puis, dans plusieurs de ces conférences il dit que une personne qui a un doctorat ça ne signifie rien à notre autre part. Personne qui a étudié la science depuis tout petit est largement plus compétent qu'un doctorat euh, à notre époque Et ensuite euh, le niveau supérieur a été euh, ouvert à al à l'université de Médine euh l'estiment pour avoir le doctorat et Cheikh Rahim Allah a fait les examens pour y entrer et l'a eu avec mention très bien. Ensuite, shir, après avoir terminé ses études à Medine, donc, shir, comme on l'a dit, il est né dans les années 1950, 1952, 1950 1932 après qui correspond à l'année 1352 de l'Egypte. Et on avait vu que le Jami'a l'Islamiel est ouvertement. En 1961, Cheikhrahimou Allah yekena chou. Il est donc il avait euh, donc il est né en 32, elle جامعه l'Ouled en 61. Donc il avait 29. Donc il a commencé tard. Il a tard à, il a il, il, il est les rentrer euh, en étant assez âgé à l'université islamique. Donc Cheikhrahimou Allah dans est retourné, euh, Lorsqu'il a fini ses études à Al-Medine et retourner euh, est retourner dans son pays, le Yémen. Et c'est là où il a encore rencontré euh, le mépris et euh, les menaces des chiites de, du village où il habitait, la région où il habitait. Cheikh Rahimallah à cette époque ne connaissait personne, ne connaissait pas de chef de tribu, euh, ne connaissait pas de personnalité qui pouvait le défendre ou le soutenir. Et euh, comme il dit, et je disais souvent, « Hasbiya Allah wa al » « Allah est, est mon seul juge et c'est en lui euh, que j'ai confiance. » Il a même rencontré des difficultés. Donc lorsqu'il est retourné au Yémen, « Sheikh Rahimullah, certaines personnes qui étaient à Médine, ont voulu lui envoyer sa bibliothèque. » Car « Sheikh Rahimullah, lorsqu'il est en Arabie, il a pu euh, avoir sa bibliothèque, construire petit à petit sa bibliothèque. Et lorsqu'il est retourné dans son pays, au Yémen, Euh, certaines personnes qui lui voulaient le bien à Médine lui ont envoyé sa, sa bibliothèque. Et Cheikh euh, a eu beaucoup de mal à la récupérer, a dû payer de fortes amendes. Et une fois qu'il l'a récupéré, après beaucoup d'efforts, les chiffres se sont pleins auprès des autorités. Et on dit que ces livres ce sont des livres wahhabites. Des livres wahhabites, wahhabite qui ne signifient rien du tout en vérité un mot qui fait plus peur qu'autre chose et, euh, et, et, et jusqu'à le problème est arrivé aux oreilles du, du président du Yémen, du président yéméniste. Et le président yéméniste a autorisé ce que Cheikh Rahim Allah récupère sa paix. C'est ainsi qu'Allah donne toujours victoire à ceux qui sont sincères et, euh, et qui font des efforts. Et lorsque Cheikh Rahim Allah est retourné au Yémen après avoir eu ses diplômes en Arabie les frères musulmans du Yémen lui ont proposé d'être enseignant dans l'université de Salah la capitale du Yémen et Sheik Alhamdallah a refusé et, euh, et a dit non je ne peux pas être enseignant dans l'université de Salah je préfère retourner euh, dans ma tribu et appeler à l'enseignement selon une capacité Et ensuite, Sheikh Rahimahullah, s'il dit de toute façon, il les connaissait et a dit qu'il ne voulait pas avoir le même sort que tous ceux qui étaient venus. Que tous les diplômés qui, euh, qui ont enseigné dans euh, l'université de Sana'a, la plupart se sont égarés. Sheikh Rahimahullah a préservé sa personne et a préféré euh, retourner dans son village et appeler ses proches à l'islam. Sheikh Rahimahullah est donc arrivé à Dammajh Et a vu les gens qui écorosaient pour autre qu'Allah Cheikh Rahimallah les a mis en garde contre ce, contre ce geste ils l'ont délaissé de même qu'ils demandaient le secours aux morts entre autres ils allaient dans la tombe de Al-Hadi donc cet homme que ces gens euh, magnifiaient Cheikh Rahimallah leur a montré que cela faisait partie de de l'associalisme Allah subhanahu wa ta'ala que c'était le pire des péchés qu'Allah azzawajal ne pardonnera pas. Ils ont donc alors délaissé toutes ces shirkiyats, toutes ces formes d'associalisme et petit à petit l'appel au tawhid, la da'wa à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'adorer Allah sans rien lui associer commença à se propager petit à petit. Et les gens commençaient à entendre qu'une un, qu personne appelée à l'adoration d'Allah sur un terrain seul, sans rien lui associer, et a commencé à affluer de tous les pays de la planète. Ils ont afflué, les gens commençaient à venir d'Egypte, ils sont venus du Khoé, sont venus d'Arabie, sont venus de Libye, d'Algérie, du Maroc, de Turquie, ils sont venus d'Europe, de Somalie, et surtout ils sont venus de toutes les régions du Yémen qu'ils ont entendu que, que ce chèque euh, faisait, appelait à l'unissé d'Allah, à la seule, sans rien l'associer, et ont entendu du bien de ce chèque, ils ont commencé à affluer de tout coin de la planète. Le chèque, rahimahullah, accueillait ces gens, et les accueillait dans la mosquée, mais la mosquée ne, le, ne leur suffisait pas. La mosquée ne leur suffisait pas. Et à chaque fois que la mosquée ne suffisait pas aux étudiants, Cheikh Rahimallah faisait en sorte qu'une mosquée plus grande soit construite. Et ainsi de suite. Lorsque la mosquée qu'elle avait construite était pleine et et qu'elle était trop petite, Cheikh Rahimallah en construisait une autre, afin qu'elle puisse comporter le plus grand nombre d'élèves. Et lorsque Cheikh Rahimallah construisait une autre mosquée, Il utilisait les anciennes mosquées pour le bien de la ta'wah. Il utilisait certaines anciennes mosquées comme cuisine, d'autres comme euh, comme mosquées pour les femmes, d'autres comme bibliothèques. Il n'y avait pas de perte. à chaque fois que Shikha Riyamallah construisait une autre mosquée, il faisait en sorte que les anciennes soient un bienfait pour la ta'wah. Quant à ses professeurs, Parmi ses professeurs, il y a Cheikh Ibn Uwaz, Rahimahullah Ta'ala. Cheikh Rahimahullah a appris de Cheikh Ibn Uwaz, Sayyih Muslim a étudié avec Cheikh Ibn Uwaz, Sayyih Muslim, des cours que Cheikh Ibn Uwaz donné à la mosquée de Medine, la mosquée du prophète, de même qu'il a étudié chez Cheikh Ibn Uwaz, Rahimahullah, lorsqu'il était il assistait aux assises privées de Cheikh Ibn Uwaz, Deuxième qu'il a pris de Cheikh Aboullah ibn Humayr, qui est un des grands savons d'Arabie. Et, euh, et récemment, j'ai trouvé des cassettes de lui sur un site, sur islamour.com. J'ai trouvé des, des cassettes de lui, euh, notamment Sharakitab Tawheed, euh, et aussi euh, certaines émissions radio, comme je vous l'avais dit à la euh, fois, Il y a des questions et Vous trouverez euh, des cassettes de ce Cheikh, Rahim Allah. De même qu'il a étudié euh, l'héritage euh, chez Cheikh Muhammad al-Soubayd. Vous connaissez Muhammad al-Soubayd Vous ne connaissez pas L'imam de la Mecque L'imam de la Mecque, pas Muhammad al-Soubayd, son fils est mort, Omar al-Soubayd, il était lui aussi un des imams de la Mecque, il est décédé, Allah. Euh, il n'y a, a pas très longtemps, dans un accident de voiture et son père en général est pris sa avec une chine barbichette il est souvent dû voir à, à la Mecque lui c'est un des professeurs de Cheikh Moukbe il a d'autres aussi d'autres professeurs euh, avec lesquels il a, il a beaucoup appris notamment dans la mosquée de la Mecque et également dans l'université de Médine parmi ses élèves il y a Cheikh Mouhamad ibn al-Wahhab al-Misabi qui a un dar al-hadith Al-Hudayda, qui est un des grands machayikhs du Yémen. Il y a aussi également Cheikh Yahya ibn Ali Al-Hajuri, qui est euh, celui qui a succédé Cheikh Rahimahullah Adal-Maj, celui qui donne les cours actuellement Adal-Maj, celui qui a pris la place de Cheikh Rahimahullah là-bas. Il y a aussi Cheikh Muhammad Al-Imam, qui lui a un dar hadith euh, à Ma'bar. Ma Il y aussi Abdelaziz Al-Bura'i, et beaucoup d'autres élèves qui sont euh, connus au Yémen. Et Sheikh Rahimallah avait aussi des élèves femmes. Il avait aussi des élèves femmes. Car la particularité d'un majeh, c'est que les femmes peuvent apprendre là-bas. Il y a des cours pour les femmes. Et les cours qui sont dispensés exclusivement, ou la plupart, par euh, la fille de Sheikh Rahimallah, Oumma Abidillah Al-Wadahiyya, et également par les femmes de Sheikh qui donnent des cours Et euh, elles sont considérées comme ces élèves. Sheikh Rahimallah leur enseignent enseigné à sa fille comme Abdelilah et enseigné à ses épouses aussi également. Et Sheikh Rahim Allah, entre parenthèses, n'avait pas, pas de fils, d'électifique. Et Sheikh Rahim Allah était fervent et était courageux lorsqu'il euh, interdisait un mal Il a parlé sur beaucoup de sectes. Parmi les sectes sur lesquels il a parlé, il a parlé sur Al-Hibadiyya l'ibardiyya qui est une secte qui euh, qui a beaucoup d'égarements parmi les égarements de cette secte c'est qu'il renie le fait que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement euh, il parle mal aussi sur les les, les compagnons du prophète parmi <coughs> l'akbar il dit sur Uthman qui est un des 10 auxquels le prophète a promis le paradis le troisième ou le quatrième calife de l'islam ils disent sur Uthman euh, que c'est le pharaon de cette communauté et de même qu'il renie euh, beaucoup de caractères caractéristiques d'Allah comme euh, comme le fait qu'Allah est vivant que euh, qu'Allah a la caractéristique de la science à ce fait à la science de toute chose. Euh, et également il nie sifatul qudrah le caractère de de la puissance d'Allah subhanahu Et en général, il renie, ils disent tous les caractères qu'ont les êtres humains Allah si subhanahu wa ta'ala ne les a pas. S'il un humain voit, Allah ne peut pas dire qu'il voit. si l'être humain entend, on ne peut pas dire qu'Allah entend. Si l'être humain c'est on ne peut pas dire qu'Allah sait, etc. Alors qu'Ahlul Sunna wa Jama'a, ils disent Allah subhanahu wa ta'ala, vous il ne voit pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala entend, mais il n'entend pas comme ses créatures, etc. Et Sheik Mukbe rahimahullah a aussi euh, parlé sur e Zaydiya, qui est une des factions des chiites. Euh, il a aussi euh, parlé sur Jama'at al-Takfir sur ce groupe qui rend mécréant les musulmans ou les gouverneurs sans sans règle il a aussi parlé sur les frères musulmans sur euh, jama'at-et-tablir le shiikh rahimallah a écrit beaucoup de livres où il répond aux gens égarés il répond dans un de ses livres euh, à ceux qui ne croient pas au hadith de la sorcellerie le hadith rapporté par un musulman qui cite le fait que le prophète a été ensorcelé le prophète a été ensorcelé le fait il était autant du par saïch euh, muslim apporté par muslim et les savants m'expliquaient le fait que le prophète a était ensorcelé cela n'a en aucun cas influé sur la darwa du prophète a été ensorcelé sur, le, sur ce qu'il enseignait aux gens sur ce qu'il transmettait de l'islam En aucun cas, sa sorcellerie avait euh, un impact sur cela. La seule chose euh, où euh, la sorcellerie avait un effet sur le prophète, comme le prophète l'a dit lui-même, il voulait faire une chose mais ne pouvait pas. Physiquement, il voulait faire une chose mais il ne pouvait pas. C'est quelque chose qui l'empêchait. Mais quant à ses paroles, à ce qu'il disait, le prophète était parfait dans ce cas et dit protégé ces paroles étaient une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répondu à ceux qui disent que les tremblements de terre sont le fruit de la nature. Cher Rahim a écrit un livre où il répond aux athées qui disent que les tremblements de terre ne sont que le fruit de la nature. Cher Rahim a répondu avec des versets avec les hadiths du prophète عليه الصلاه والسلام et à prouver que les tremblements de terre avaient une cause et a citer entre autres les versets ou Allah a dit sur le sens que lorsqu'une mousséba vous atteint lorsqu'un mal vous atteint c'est parce que c'est à cause de ce que vos mains ont fait le sens du verset en gros si une mousséba si un mal vous atteint ce n'est que la conséquence de nos péchés péché J.R. a écrit ce livre en suivant cette thèse. De même qu'il a répondu il a, il, a, il a parlé sur qui euh, entre autres dit que de voir le prophète Alayhi euh, Salam équivaut à adorer à l'adoration de de mille ans. Hadrat Rahim Attahan euh, ce soufi euh, le guide, parmi ses également dit que de voir le prophète Alayhi Salam cela équivaut a adoré Allah pendant mille ans et il n'y a aucun doute que, que c'est du relou, que c'est de l'abus sur le prophète et Sheikh Rahimallah lui a répondu de même qu'il a parlé sur Al-Qarraoui, il a montré ses égarements, il a, de même il a parlé sur les soufis, sur Al-Rawaf qui sont les pires, la pire faction des chiites, ce qui insultent les compagnons du prophète et les mes créants Et de même qu'il a répondu à ceux qui, euh, qui combattent la Sunna du prophète Aïssan dans son livre Riyadul Janna, Firrati al-A'aday sunnah Et ainsi de suite, Cheikh Rahimallah, lorsqu'il voyait un mal, lorsqu'il entendait une personne dire des égarements ou s'égarer Cheikh Rahimallah s'empressait de montrer la vérité et de mettre en garde les musulmans contre ces personnes Une fois, Sheikh Rahimallah marchait dans la mosquée de la Mecque, au deuxième étage, comme le apportait un de ses élèves. Il a vu des Soufis qui étaient assis en cercle et qui commençaient à danser en disant le azukar, en disant leur rappel. Vous savez, les, les Soufis, ils ont des rappels qui sont euh, des innovations en islam. Comme de dire, euh, la ilaha, la ilaha, la ilaha, illallah, illallah, illallah. illallah. Des, des rappels, des adhkars qui n'ont aucune euh, aucune base ni dans le Coran ni dans la Sunna du Prophète et Sheikh Rahimahullah était au deuxième étage du Haram al-Makki de la mosquée de la Mecque et a vu des soufis euh, qui dans en cercle qui commençaient à, à faire des mouvements de danse en faisant ces adhkars ou dans la mosquée de la Mecque, Sheikh Rahimahullah est parti au milieu du cercle et il dit et j'ai crié les mosquées ou les, les maisons d'Allah sont humiliées M.R. a crié de toutes ses forces et, euh, et les soufis se sont arrêtés et, euh, et c'est à ce moment-là que, que des gardes ou des militaires qui étaient présents à la mosquée de Gamaïc sont venus et ont séparé et ont, ont divisé ces soufis M.R. n'avait peur de rien M.R. n'avait peur que d'Allah de même que M.R. Euh, a parlé sur des gens égaler à notre époque comme euh, euh Ben Laden. Cheikh rahmoallah a parlé sur Ben Laden comme cela était rapporté dans euh une, dans une revue euh qui date de 1998. Cheikh rahmoallah a dit je me désavoue de Ben Laden. C'est une personne mauvaise et euh c'est une épreuve pour cette communauté et tous ces actes ne sont que le mal euh, cela en 98 et dans le même article euh, une question lui a été posée et la question est la suivante euh, concernant toutes les tous les attentats qui ont lieu euh, dans le monde des beaucoup de musulmans euh, reçoivent des menaces ou sont oppressés dans les pays d'occident. Que dites-vous de cela Sheikh Rahimora a répondu en disant a'lamu hadhi, je sais tout cela. Des frères de, de Grande-Bretagne m'appellent et se plaignent de euh, de tout ce qui de tout ce qui est fait contre eux. Et ils me demandent, ils demandent est-ce qu'ils ont le droit de montrer leur, désavou, leur désavouement envers Ben Laden. Cheikh Rahim Allah leur a répondu Quant à Ben Laden, nous nous sommes désavoués de lui depuis, depuis très longtemps. c'est en 98. Cheikh Rahim Allah avait déjà, avait déjà mis en garde contre Ben Laden depuis très longtemps. Rahim Allah. Il n'avait peur de rien, Rahim Allah. De même que Cheikh Rahimahullah Concernant Bin Laden Les sabburs ont mis en garde contre lui Parmi eux comme je dit Cheikh Mouqben ibn al-Hadi Mais de même Cheikh ibn al-Baz Rahimahullah a mis en garde contre Bin Laden Et a dit Bin min al-mufsidina fil-ard wa yataharra turuq al-shar al-fasida Cheikh ibn al-Baz Rahimahullah a dit fait partie des moussidins de ceux qui font ou qui sèmment la terre la nature sur terre et qui suivent les voies du mal et les voix destructrices de même que Cheikh Kandjuma رحمه a mis en garde contre lui et à l'autre époque tous les savants mettent en garde mettent en garde contre cette personne et contre ses actes Donc on n'a pas besoin d'attendre euh, les condamnations Euh, des non-musulmans ou de l'Occident sur Ben Laden Alhamdoulilah, nos savants ont mis en garde euh, contre Ben Laden depuis une dizaine d'années de même que était motivé dans l'apprentissage de la science et prenez beaucoup soin de ses élèves Sheikh Rahimahullah avait de la peine et parfois pleurer lorsqu'il voyait ses élèves en, en manque et en besoin ils ont demandé à Chir euh, Chir est-ce qu'on a le droit de montrer notre désavou sur Ben Laden Chir l a répondu concernant Ben Laden nous on s'est désavoué donc de lui on s'est désavoué de lui et de ses actes depuis très longtemps la réponse elle est claire bien sûr que vous pouvez vous désabouer de lui nous ça fait déjà des années qu'on qu vous apprécie de la soeur et euh, Sheikh Rahimahullah comme je l'ai dit euh, prenait beaucoup soin de ses élèves et avait de la peine lorsqu'il voyait ses élèves en manque il faisait tout son possible pour euh, subvenir à leurs besoins et il disait aussi Rahimahullah dans certains de ses cours euh, le plus grand la plus grande difficulté que je rencontre, plus grande que de combattre les gens de l'innovation et plus, euh, plus grande encore que d'écrire des livres et euh, de subvenir aux besoins de mes élèves. C'était la plus grande difficulté que le Sheikh Rahimallah avait. Une fois, un de ses élèves est venu frapper à sa porte et euh, a dit au Sheikh qu'il voulait se marier et qu'il avait besoin d'argent. Après être rentré chez lui, il lui a autorisé de rentrer et lui a donné une somme d'argent et a dit, cet élève, c'est tout ce que j'ai en ma possession, je te le donne, je te, je te donne cette somme d'argent, c'est tout ce que j'ai en ma possession et Inch'Allah ta'ala repasse une prochaine fois et je te donnerai la même chose. Et euh, cet élève est effectivement repasse une prochaine fois, la la, la, la fois suivante, il lui a donné la même somme d'argent. Euh, de même lorsqu'il sortait de son cours après le dol et que des élèves venaient euh, le questionner Sheikh Rahimallah leur proposait de venir manger chez lui de même que Sheikh Rahimallah qu'à euh, na'aziz au nafs il avait une grande personnalité et une grande fierté il euh, il avait de la peine il avait du mal il était gêné lorsqu'il devait demander de l'aide Sheikh Rahimallah il Lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il aimait le faire par lui-même. Lorsqu'il avait un besoin quelconque, il aimait subvenir à ce besoin lui-même, par ses propres moyens. Et, euh, et le seul et le dernier recours était de demander aux autres. Et Cheikh était gêné de demander euh, de l'aide à l'extérieur. Et lorsque Cheikh Ibn Abbas a appris cela, c de Cheikh, il a écrit à Cheikh Moubbel, il lui a dit « Ou abou abou abou Euh, demande et Inch'Allah tu seras récompensé et Sheikh Rahimallah lorsqu'il recevait de l'argent il il le comment dire il l'utilisait euh, pour le bien de ses élèves Sheikh Rahimallah pour montrer sa personnalité disait lorsqu'il étudiait Al-Jama' Al-Hadi l'école Al hadi comme vous ai dit lorsqu'il a été obligé par les chiites Euh, d'y entrer Cheikh Rahim Allah dit que des fois il restait un peu de pain et ce qu'il faisait c'est qu'il prenait ce bout de pain qui lui restait et le mettait euh, dans un trou qui avait dans un mur Cheikh Rahim Allah le mettait dedans pour le préserver et lorsqu'il en avait besoin les jours où il n'avait pas beaucoup à manger Cheikh Rahim Allah dit je retournais euh, à ce mur je rentrais ma main dans le trou pour chercher le bout de pain et lorsque je le ressortais je voyais qu'il y avait des araignées dessus des toiles d'araignées, qu'il y avait de la poussière et Cheikh Rahim Allah a dit qu'il les essuie la poussière de ce pain et, euh, et qu'il le trempait dans l'eau enfin, le pain était dur Cheikh Rahim Allah le trempait dans l'eau et il dit et s'il trouvait une tomate c'était le comble et sinon il mangeait comme ça Rahim Allah Ta'ala et c'est ainsi que Cheikh Rahim Allah conseillait ses élèves et euh, leur disait que le meilleur travail de la personne l'argent qu'il a le meilleur argent que la personne peut avoir est celui qu'il a eu par le travail, par la sueur de son front par la sueur de son front et il, de, il disait souvent ses élèves de patienter sur la pauvreté car la pauvreté était ce qu'Avaz avait décidé pour son prophète le prophète était pauvre et il faisait même des à la dehors Allah, afin qu'il le ressuscite avec les pauvres Quant à sa patience, Shaykh était quelqu'un de très patient il a patienté euh, sur beaucoup de maladies et entre autres euh, sa dernière maladie qui était euh, un cancer de du foie Shaykh malgré sa maladie, malgré euh, les conseils de des médecins d'arrêter ses cours, Cheikh ne les a pas délaissés et a continué de donner ses cours même lorsqu'il était très malade euh, une fois un de, un de mes Cheikh du Yémen est, est entré chez Cheikh et elle a vu que Cheikh était très malade, était extrêmement malade et lorsque Cheikh a voulu sortir pour donner son cours euh, son invité, le Cheikh qui était invité chez lui lui a dit mais Cheikh tu es, tu es trop fatigué tu ne peux pas euh, dis à, à, à quelqu'un d'autre de te remplacer Cheikh Rahimahullah a répondu Non, par Allah, je ne délaisserai pas ses visages resplendissants En parlant de ses élèves Et un de ses élèves l'a vu une fois sortir de chez lui Avec un plâtre au bras euh, Et euh, lorsqu'il a demandé ce qui est arrivé à Cheikh euh, On lui a dit que Cheikh Rahimahullah était tombé chez lui et qu'il s'est cassé le bras, mais cela ne l'a pas empêché de sortir, de donner son cours, Rahimallah. Même dans sa maladie à la Mecque, lorsqu'il a été euh, à Jeddah, lorsqu'il a été transféré, euh, lorsqu'il a voyagé en Arabie pour se faire soigner, même à la Mecque, où il avait beaucoup maigri et que sa peau collait à ses eaux, Sheikh Rahimallah des euh, élèves et répondait à leurs questions et patientait, Rahimallah. Quant à son Zuhd, comme je vous ai dit, Euh, Al-Zurd, c'est de délaisser les choses dans cette vie d'ici-bas qui, qui ne sont pas profitables dans la vie de l'au-delà Sheikh Rahimallah était l'exemple même du Zurd à notre époque Un de ses élèves euh, qui était venu de la Mecque Qui ne l'avait jamais vu, qui était venu de la Mecque pour apprendre chez Cheikh, à Ademaj euh, En arrivant Ademaj, il a demandé qu'on lui indique la mosquée de Sheikh Rahimallah Et est, il est rentré dans la mosquée si il s'y installé et surveiller la porte pour voir à quel moment euh, pour voir le chir entrer euh, donc tous ceux qui rentré, il surveillait et, euh, et il a vu un homme montré et pensait que c'était que c'était la personne qui s'occupait de la mosquée de nettoyer la mosquée de balayer de Et euh, lorsqu'on euh, lorsqu a dit que c'était lui le Sheik, que c'était lui, Sheik Moukbe, il était étonné euh, de sa façon de s'habiller, qui était très modeste et euh, qui n'était en, en aucun cas euh, différente de la façon de s'habiller de ses élèves. Sheik, il ne donnait aucune importance à toutes les choses de cette vie d'ici-bas. Euh, parmi les choses qui sont dites sur lui lorsqu'on lui offrait par exemple une voiture, un 44 Cheikh Rahim Allah le vendait et en a acheté deux Parce on lui offert en lui offrait un 44 récent Cheikh le vendait et en a deux moins récents pourquoi pour faire pour donner pour apporter le plus de bien à la terre et pour être au plus au service de ses élèves Quant à sa maison Rahim Allah c'était une maison très modeste et euh, alhamdoulillah Allah m'a accordé Euh, le bienfait de, de visiter Cheikh chez lui euh, et en entrant chez lui, subhanallah c'est une maison très modeste avec euh, un toit, c'est des, des troncs d'arbres rongés par les ermites euh, avec euh, le tapis c'est le hasir c'est des tapis euh, qu'on prend en voyage là, les trucs euh, avec des rayures euh, on s'assoit dessus euh, une heure, on a les traces de rayures euh, sur nos jambes c'est subhanallah Une, une maison très modeste en terre cuite bien sûr et euh, une fois euh, plusieurs personnes qui voulaient acheter une maison à Chir euh, sont venus le voir et lui ont dit euh, on a de l'argent à te donner pour euh, te construire une maison Chir Rahimallah a dit donnez moi l'argent <rire> <rire> donnez moi l'argent et euh, ils lui ont donné l'argent Chir a construit une grande mosquée et au dessus de la mosquée elle construit une toute petite chambre et euh, lorsque ces personnes sont revenus voir Sheik, ils ont dit Sheik c'est bon tu as construit ta mosquée vous voyez là bas la mosquée la petite chambre qu'il y au dessus, c'est ça, c'est ma maison Rahim Ta'ala et euh, parmi sa modestie, la modestie de Sheik euh, lorsqu'il marchait dehors et qu'un qu petit, un petit enfant l'appelait Sheik Rahim Allah s'arrêtait, discutait avec lui, lui demander s'il avait besoin de quelque chose parmi aussi Euh, sa modestie Lorsque Cheikh Rahimallah donnait son cours à la mosquée euh, Donc la mosquée J'ai aussi l'occasion de la voir C'est une mosquée immense Qui prend plus de 2000 personnes Donc Cheikh Rahimallah donne son cours Avec beaucoup d'élèves de, de, devant lui et, euh, et souvent Des petits des petits enfants de 3-4 ans Venaient jusqu'au jusqu côté de Cheikh, et disaient, Cheikh Je veux dire un hadith Et Cheikh Rahimallah rigolait Arrêtait son cours couer le petit ou demander qu'on prenne le petit le poser sur ses genoux et euh, et donner le micro au petit enfant les petit enfant commence à à, à réciter le le hadith, et le cheikh pour montrer sa modestie m'mandère envers des euh, envers, les, envers les, les petits enfants le jour de Eid les jours de l'Eid al de ou d'Eid al-Fitr cheikh rahimahullah sortait avec ses élèves à l'extérieur surtait à la campagne et restait avec eux participer euh, à leur euh, à leur joie et leur bonne humeur et faisait des grands cercles et il euh, y avait des élèves qui faisaient, qui faisaient des démonstrations de karaté des élèves euh, indonésiens d'autres euh, parmi les des élèves euh, américains qui faisaient des démonstrations de, de boxe et Sheikh Rahmanullah restait avec eux jusqu'à peu près euh, jusqu'à un peu avant euh un peu avant Al-Maghrib donc il restait quasiment toute la journée avec ses élèves et euh, ce qui était connu aussi de Sheik c'est qu'il marchait souvent pieds nus Sheik Rahimallah était connu aussi pour marcher pieds nus et euh, parmi aussi euh, les gestes qui montrent sa modestie Rahimallah euh, lorsque, lorsque j'ai été invité chez lui c'est lui qui apportait la, la nourriture on était assis dans la chambre des invités C'est n'est pas une autre personne qui est venue ramener le plat, c'est Sheikh Rahimallah. C'est lui qui a porte, qui a pris le plat, qui l'a posé sur la table et qui nous a dit euh, non, rahim Allah. Cheikh, rahim Allah, un tafattr. Rahimallah. Sheikh Rahimallah était quelqu'un de très motivé, très courageux, dans, comme je vous l'ai dit dans ce da'wah. Lorsqu'il appelait euh, à l'islam, lorsqu'il appelait à la Sunna du prophète, alayhi wa sallam. Il disait, il conseillait beaucoup ses élèves... Il n'acceptait pas et disait ses élèves je n'accepte pas que vous appreniez et que vous ne vous ne transmettiez pas le savoir que vous avez acquis mais vous devez à la fois rassembler la science et la prêche et le prêche Cheikhrahimallah euh, voyageait dans toutes les régions du Yémen quasiment euh, pour la da'wa et lorsque le sortait pour la da'wa c'était des caravanes qui le suivaient subhanallah de caravans de gens qui le suivaient, qui l'accompagnaient et euh, les tribus parce qu'elles avaient euh parce la venue la, la nouvelle de la venue de Cheikh Rahim Allah, ils étaient contents, ils ils accueillaient Cheikh Rahim avec euh, des, des poèmes euh, propres à leur tribu, des fois ils ils accueillaient Cheikh Rahim avec euh, des coups de feu tirés en l'air. Et pour montrer aussi sa motivation dans la da'wa Euh, une personne, euh, un journaliste d'une euh, émission radio euh, londonais, londonienne à Foy, est venu à Demmej et voulait parler avec Sheik, voulait faire sa connaissance et interviewer Sheik. Et Sheik Rahimallah lui a dit euh, qu'est-ce que tu penses que tu te, tu te convertisses et après après on discute en France. Et euh, Sheik Rahimallah a conseillé ce, cet homme, l'a à l'Islam et ça malheureusement, euh, ça nous manque beaucoup à notre époque, euh, on néglige souvent le fait d'appeler les non-musulmans à l'islam. Et Sheikh Rahimallah a parlé avec cet homme, avec ce journaliste, euh, lui a montré l'islam, lui a montré la bienfait de l'islam, et il lui a demandé de se convertir, <coughs> mais l'homme a refusé. Sheikh Rahimallah a refusé de parler avec lui. Il a dit, parce pas d'interview. Si tu veux pas te convertir, pas d'interview. Et l'homme est resté plusieurs jours à Adam Mej, assisté au cours de shirf, en espérant que Cheikh s'aiderait pitié de lui. Et Cheikh, euh, Rahimallah, n'a pas changé d'avis. Il euh, lui a dit, si tu que, que je fasse un interview avec toi, convertis-toi Et l'homme est resté quelques jours et ensuite est rentré chez lui. Cheikh, Rahimallah, a donné des cours euh, avant le Dohr, donné des cours après le Dohr, donné des cours après l'Asr, donné des cours après le Marli, et donné des cours après l'Aïcha. Et lorsqu'il parlait dans la science, ilmurrijal euh, la science des rapporteurs du hadith euh, on avait l'impression que c'était le plus savant dans cette science et subhanallah quand j'assistais à ses cours Cheikh Rahimallah euh, faisait un cours sur le Sahih Muslim et le Sanad, il la chaîne de transmission un tel fils d'un tel un tel fils d'un tel il lit d'abord le hadith entièrement ensuite il explique un tel fils d'un tel Mohammed Ibn Ilyaz et il est né à telle année, il a vécu dans tel endroit, son père s'appelle etc. Et les savants ont dit de lui par exemple qu'il est euh, qu'il est fiqa, que c'est une personne de qui on peut prendre le hadith d'autres qui disent non, il est faible, d'autres qui disent euh, il, sa, sa mémoire n'était pas très bonne. Et c'est comme ça, sans sans lire sans rien du tout. Rahimahoullah ta'ala. J'ai demandé à à certaines de ses élèves cheruddin cheikh il se trompe jamais tous ces tous ces rois tous ces rapporteurs de hadith un tel fils d'Antel il n'y a tenné il a vu qu'une entelle pays dans telle ville son père ça... et on dit non cheikh c'est comme son sang ça. ça circule dans son sang normalement ça et euh, il, euh, il parlait souvent il posait souvent des questions concernant la grammaire arabe à ses élèves des des questions pointues et ses élèves euh, Avait, très, avait beaucoup de mal à arriver les aile avec Cheikh, dans la séance du Nahoud. Cheikh était connu pour être très fort en langue arabe. Et lorsque des questions lui étaient posées, c'est là on voit vraiment la science de Cheikh, où il répond, euh, où il cite les versets du Coran, où il cite les hadiths du prophète, avec une très grande facilité, où il, euh, comment dire, euh, il rassemble entre les entre les entre les preuves, il rassemble entre les hadiths entre les entre les versets et en ressort et en déduit tous les jugements euh, qui étaient en rapport avec la question. Et Cheikhrahimallah dans ce cours entre le Maghrib et l'Isha descendait souvent de son de sa chaise. Donc la chaise de du Cheikh Rahman était assez élevée. Quand je dis la musique était immense et euh Et de ce fait chez vraiment là été assis dans un, un endroit très élevé et chi euh, entre le mari chat euh, descendait de son souvent descendait de son de, de sa chaise et parcourait la mosquée Demandait, poser des questions à ses élèves lorsqu'il voyait une, un élève qui commençait à dormir chez des formes et lélève devait rester au debout je le disait si toi et, euh, et on voit vraiment dans, dans, dans, le, dans les cours de chiffre vraiment là que ses élèves euh, ont un respect pour Cheikh et ont peur de Cheikh. Alors, Cheikh, lorsqu'il faisait un cours sur sa famille il posait euh, des questions euh, sur le, le hadith d'avant. Il fallait qu'on le récite. Il fallait que les élèves le récite. Et euh, donc, toujours au cours, au début du cours, on voit les élèves en train d'apprendre, en train de réviser, tout ça. Parce que Cheikh, connaît les élèves. Il était nombreux, ces élèves. Mais le Cheikh, les connaissait. Il était assis sur sa chaise et il disait « Mouhammed » et il se levait. Ou « untel » et se levait, récite-moi et il devait hadith et on voyait, on voyait les élèves au début du cours en train de réviser, en train de, de peur que Cheikh Rahimallah euh, les questionne quant à ses ennemis Cheikh Rahimallah avait beaucoup d'ennemis comme je vous l'ai dit, il parlait beaucoup sur les sectes montrer leur égarement parmi ses ennemis, il y a les l'Ibadiyah comme je vous ai dit tout à l'heure il y a les soufis, les jamaat el que Cheikh Rahimallah appelait jama'at-el-Fassade Euh, le groupe de la turpitude, euh, de même que Cheikh, parmi ses ennemis, il avait euh, les frères musulmans, les khouans musulmans et les jema'as d'établir. Et ses ennemis en sont venus même à essayer de tuer Cheikh. Rahimallah. Plusieurs fois, Cheikh Rahimallah a été euh, victime de tentatives de meurtre. Euh, une fois, lorsqu'il était dans une mosquée, Euh, il, était, il avait une rencontre avec euh, d'autres machaires du Yémen et dans, à sa sortie, il y avait deux personnes qui l'attendaient, avec des grenades et alhamdoulilah les grenades euh, ont explosé avant la rivière de Cher et ont tué ces deux personnes qui voulaient euh, tuer ce grand savant rahimallah. et euh, quant aux personnes qui ont essayé de l'attaquer directement, ceux-là on, on est de nombreux, même plus le nombre de fois fauchers a été agressé ou on a voulu l'agresser physiquement directement avec un couteau ou autre euh, c'était très souvent le chef avait toujours des, des, gardes de, des gardes du corps avec lui toujours il y avait des gardes du corps devant chez lui des gardes du corps lorsqu'il sort de chez lui pour aller à la mosquée lorsqu'il sort de la mosquée pour aller chez lui le chef Rahimallah était aussi armé on, il fait son tour avec euh, avec un pistolet Rahimallah euh, <rire> avec un pistolet euh, sur sa policière dans salle de policière et chef Ahmed toujours son pistolet. De toute façon c'est connu au Yémen, euh, les gens sont armés là-bas mais c'est pas euh, c'est pas par violence, en général c'est plus par euh, par tradition. Les gens là-bas ont la première tradition c'est d'être armé et euh, de voir une personne armée au Yémen c'est pas c'est pas du tout choquant. Et euh, une fois aussi euh, donc ces, ces ennemis ne se contentaient pas d'oppresser de uniquement une icône, ils opprêssaient ses élèves. Euh, il y en avait aussi qui ont mis des grenades dans Majid al-Khayr euh, la mosquée qui est connue à San'a euh, un vendredi pendant la khutbah al et alhamdulillah l'imam ce jour là euh, avait fini la khutbah plus tôt que d'habitude donc les gens sont sortis et lorsque les grenades ont explosé il n'y avait pas beaucoup de monde dans la mosquée euh, de même que des bombes ou des roquettes ont été envoyées ou des, des obus ont été envoyés dans certaines maisons à Damaj les maisons des élèves donc Sheikh Rahimallah a patienté beaucoup et comme il disait au début la difficulté qu'il rencontrait euh, envers euh, envers les, les gens de l'innovation pour lui c'était rien la difficulté qu'il avait envers ses élèves de subvenir à, leur, à leurs besoins pour lui c'était la plus grande des difficultés qu avait, de que ce qui risque sa vie en donnant des cours en sortant etc il en' avait pas peu importe pour Sheikh ce qui m'importe lui c'est que ses élèves apprennent et qu'ils apprennent dans Euh, de mes, dans de bonnes conditions et euh, je vais vous citer maintenant ce que une de ces femmes Allah, euh, une de ces femmes qui s'appelle euh, um une des femmes de Sheikh parle de, de son mari, parle de Sheikh Moukbel et dit euh, donc j'ai résumé un peu ces paroles elle dit qu'elle a vécu donc j'ai vécu 10 ans avec Sheikh Moukbel il était avec moi miséricordieux Il était bon et il était euh Il était donc miséricordieux, il était bon et euh Il était généreux, il était généreux avec moi. Il se levait après le premier Aden du Fajr. Donc, comme vous savez, le Fajr se rappelait Fajr. Euh, il y a deux Aden, le premier et le second. Le premier, c'est pour réveiller les gens. Et le second, c'est pour euh, informer de l'entrée de l'heure. Et en général, ça dépend des pays, mais le premier Adel, il a il a lu en général une heure avant. Une heure avant le second. Chach, Rahim Allah, se levait euh, après ce premier Adel, et des fois avant, et il priait, soit euh, une raka'at, soit trois ou plus. Selon... Euh, Son, son état physique, selon s'il était malade ou pas, selon s'il était fatigué ou non. Et, le euh, sheikh, il donnait des cours à sa fille, donc comme je le disais tout à l'heure, à sa fille, après la prière de l'Icha, et de même que ses femmes lisaient sur lui euh, son livre, un livre que le sheikh a fait, min euh, le je pourrais traduire par euh, ce qui a été rapporté d'authentique dans l'épreuve de euh, la prophétie de Mohamed Sawsallah et ces femmes ont utilisé euh de, de ce livre cheikh Rahim Allah leur expliquait et ensuite après Aïcha il descendait dans la bibliothèque où il étudiait avec des élèves, il mangeait avec eux, restait avec eux un certain moment puis il retournait euh, chez lui et m'enseignait, donc c'est la femme de Sheikh qui parle, et m'enseignait un livre qui s'appelait Al-Mutamimah. Et ceci, avant de dormir, Sheikh Rahimallah était allongé, et moi je lisais sur lui, et il m'expliquait. Et elle dit aussi de Sheikh Rahimallah qu'il était très généreux, et euh, il ne pouvait pas s'empêcher, lorsqu'il voyait des enfants chez lui, de leur offrir ce qu'il euh, possédait, de leur offrir des dates, de leur offrir des raisins secs ou des raisins. Et Sheikh Rahimallah, euh, comme le dit Chafam, euh, n'achetait pas de vêtements neufs le jour de l'Aïd. Sheikh Rahimallah refusait d'acheter des vêtements neufs le jour de l'Aïd. Pourquoi Parce qu'il <coughs> qu ne voulait pas euh, faire de peine à ses élèves qui n'avait pas les moyens d'acheter des vêtements neufs. Il disait à sa femme euh, donne moi ce qu'il y a de présent, donne moi déjà les vêtements que j'ai en ma possession. Et euh, ce qui est connu pour l'Aïd c'est de mettre des vêtements neufs et des vêtements euh, présentables. Sheikh Rahimallah euh, s'abstenaient de cela pour ne pas faire de la peine à ses élèves. Et comme elle le dit aussi, Sheikh euh, Rahimallah c'était lui qui apportait euh, la nourriture à ses, euh, à ses invités. La plupart du temps Elle dit aussi que Cheikh Rahimullah Encourageait -à -dire ces femmes à l'apprentissage du Aïm Elle disait aussi Cheikh Rahimullah était juste Envers ces femmes Dans ce qu'il leur donne euh, Même dans ce que ces femmes euh, Lisaient Ou de ce qu'elles entendaient de lui Ou de dans leurs questions Donc Cheikh Rahimullah Essayait au plus possible Au maximum d'être juste avec ces femmes Et Même lorsqu'elle lisait sur lui, il fallait que elle lise à peu près la même quantité sur lui. Lorsqu'il répondait à leurs questions, il fallait qu'il réponde à peu près au même nombre de questions pour toutes ces femmes. Il fallait pas qu'il réponde à plus de questions que d'une femme d'une de ces femmes qu'à une autre. Et Cheikh Rahimallah, elle dit, <coughs> Cheikh Rahimallah faisait du sport, euh, faisait de l'effort physique. Après la prière du Fajr, il descendait en bas dans la mosquée des femmes qui étaient vides et Cheikh Rahimrah courait il courait et il dit que Cheikh Rahim Allah faisait la course avec nous avec ses femmes et il les euh, il les précédait et vers la fin de sa vie il on faisait également la course avec lui et euh, cette fois-ci c'était nous qui le précédions le Rahim Allah on voit comment il était avec ses femmes et sa famille euh à une autre époque qui euh, qui court avec sa femme qui euh, qui prend le, qui prend le temps de, de faire du sport avec sa femme ou, ou d'enseigner à sa femme ou de l'encourager à apprendre la science. Et elle dit aussi c'était Sheikh Rahimallah qui coupait le bois pour la maison. Et Sheikh Rahimallah avait aussi une parcelle de terre qu'il entretenait, euh, il cultivait des, des des fruits et des légumes euh, afin d'entretenir sa santé. Et elle dit aussi que Sheikh Rahimallah avait une forte personnalité humaine. Et il avait une grande fierté Et euh, lorsqu'il avait besoin de quelque chose Il le faisait par lui-même Et euh, ceci était connu aussi euh, Des compagnons Lorsqu'un compagnon était sur sa chamelle Et que et qu'une chose tombait par terre Et qu'il y avait un autre compagnon en bas Qui pouvait lui apporter Les compagnons ne le demandaient pas Il descendait de la chamelle La chamelle c'est haut Il descendait de la chamelle Prenait la chose qui était tombée et remontait Ainsi étaient les sœurs. Et euh, elle dit aussi que lorsque le chœur a dû euh, voyager, euh, a dû sortir du Yémen pour se faire soigner, elle disait que ses élèves lui, manqu lui manquaient beaucoup. Et euh, il parlait souvent de ses élèves euh, avec des larves. De même que le chœur était connu pour e euh, suivre la sunna et l'appliquer au mieux que possible et ceci même durant la fin de ses euh, de sa vie euh, lorsqu'il était en Arabie euh, quelques heures avant que Cheikh Rahimullah tombe dans le coma et meure par la suite un, de, un de, de des personnes une des personnes présentes lui a dit afak Allah inshallah Sheik, euh, Allah te guérisse inshallah. dans cet état de à reprocher cette personne et lui a dit izim fi c'est-à-dire euh sois sûr dans ta doua ne dis pas inshallah dis oui. qala tu giris et cheikh rahimahullah lui a dit la meilleure avec car le seul endroit dans la sunna où il rapporté est rapporté inshallah c'est dans la doua lorsque tu euh, rends visite au malade de lui dire tahour inshallah Cheikh Rahmaral lui a fait cette remarque et on Subhanallah on va dire que c'est une faïda que dans les dou'a la base c'est qu'on dit on invoque à la on dit Allah Subhana wa sans dire inshallah on dit pas oh Allah il est dîné Allahoumma hdinni inshallah non on dit Allahoumma hdinni Cheikh Rahmaral lui a dit "J'em soit persuadé soit sûr dans ton avocation. et inshallah nous a été rapporté que dans Tahourou, Inch'Allah, dans la vocation que la personne dit au malade, en disant Tahourou, Inch'Allah. Et Cheikh, Rahimallah, plaisantait aussi, il plaisantait avec ses élèves, et euh <coughs> une fois, il avait fait une course, une course à pied avec un de ses élèves, qu avait, qu avait, qui, avait été, qui avait été plus vite que lui. L'élève avait été plus vite que Cheikh, Rahimallah, dans sa course, et euh, entre le marre et le Cheikh a demandé, à poser une question à cet élève, une question pointue. Et l'élève n'a pas pu répondre. Cheikh a dit, celle-ci c'est pour l'autre. <rire> tous, tous les élèves qui étaient présents ont rigolé. Et, euh, et personnellement aussi avec Cheikh, lorsque j'avais été durant rendre visite, euh, il m'avait accordé de, j'avais des questions à lui poser, il m'avait accordé de lui poser entre, euh, entre le mâlevé et l'aïcha. C'est là où j'ai vu la, la grandeur de la mosquée. Parce que les, les frères qui étaient au fond, je, je distinguais même pas leur visage. Pour montrer à quel point la mosquée était grande. Et, euh, et donc j'avais des questions à poser à Cheikh. Cheikh m'a autorisé à les poser entre les morts et les rishans. Moi je voulais les poser à euh, Cheikh en tête à tête. Cheikh a dit non, non, on va les poser entre les morts et les rishans. Comme ça la plupart des gens euh, profiteront. Puis moi j'étais pas trop... <rire> pas trop n'étais pas trop enthousiaste, j'étais timide, j'avais j'avais le trac, etc. D'être devant les tolabs d'ilm, la première fois que je m'en devant en tant que personne. Et donc, Cheikh m'a autorisé, donc j'ai commencé à poser des questions. Et parmi les questions que j'avais posé à Cheikh, je lui ai dit, la question que j'avais posée, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir pour écouter le baïen des jama'at-e-tablih, le baïen qu'il faut entre le mâle et le est qu'on a le droit de, de s'asseoir et d'écouter leur baïane le Cheikh a rigolé et m'a tiré par l'oreille je suis assis à sa droite il m'a par l'oreille il m'a dit tu veux t'asseoir et écouter il m'a dit quel baïane tu veux écouter et t'asseoir et écouter et tout le monde a rigolé rahimahullah, rahimahullah euh, il est décédé en 2001 en été 2001 euh, à l'âge de 69 ans il est un grand savant euh, de notre époque euh, qui était euh, la chose qui était plus connue de Sheikh Rahimallah était euh, euh, sa condamnation du monkar parce qu'il voyait un mal, il le condamnait quelle que soit la personne qui, qui, qui le dit quelle que soit la personne euh, d'où provient ce monkar et Sheikh Rahimallah était aussi connu pour son zuhd pour son délaissement de cette vie d'ici pas رحمه الله تعالى أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين وأخذ دعوانا الحمد لله رب.